d'écouter en français. Les aventures de Tom Pouce. Il était une fois un géant qui se disputait avec un sorcier très gourmand à propos du partage d'un trésor. Après la dispute, le géant dit au sorcier d'un ton menaçant. Je pourrais t'écraser sous mon pouce si je voulais. Maintenant, hors de ma vue. Le sorcier s'en alla à la hâte, mais une fois atteinte une certaine distance de sécurité, il lança un sort pour se venger. « Abracadabra, ici et maintenant je te jette un sort. Par mon pouvoir, le fils que ta femme va bientôt te donner ne grandira jamais plus haut que la hauteur de mon pouce. Mmh. »« Ce bébé n'est absolument pas fait comme un géant. »« Chut Peu importe, c'est notre bébé, aussi petit soit-il. » Après la naissance de Tom, ses parents étaient souvent en difficulté. Ils n'arrivaient jamais à le trouver car ils pouvaient à peine le voir. « Où est-il allé ?»« Parle doucement !» Il se forçait à parler tout doucement de peur de rendre sourd le petit garçon. « Je suis là, papa Tu n'arrives jamais à me voir !»« Désolé, mon fils !» Tom préférait jouer avec les petites créatures du jardin plutôt qu'avec ses parents qui étaient si différents de lui. Hé, hey, l'escargot! Comment ça va? Il chevauchait l'escargot et dansait avec les coccinelles. Il était si minuscule qu'il s'amusait dans le monde des petites choses. Mais un jour de malchance, il rendit visite à une amie grenouille. À peine avait-il atteint une feuille, qu'un grand brochet l'avala. Mmh, « Hum, trop bon !» Mais le brochet n'était pas assez chanceux pour pouvoir s'en sortir comme ça, impuni. « Oh non, non, non, en oh, secours !» En effet, un peu plus tard, il mordit à l'hameçon d'un des pêcheurs du roi et peu après se trouva sous le couteau du chef des cuisines royales. « Ah oh, oh, Enfin, de l'air frais Le poisson sentait tellement mauvais Et grande fut sa surprise de tout le monde lorsque, de l'estomac du poisson, sortit Tom Pousse, bien vivant après cette folle aventure. Mais enfin, et qu'est-ce que ça veut dire Oh, je suis Tom, monsieur. Bien le bonjour. Que suis-je censé faire, un petit bonhomme Il eut une idée de génie. Oh, il pourrait être garçon d'honneur royal. Il est si minuscule. Je pourrais le mettre sur le gâteau que je suis en train de faire. Quand on le verra passer sur le pont et que les trompettes sonneront, et tout le monde s'exclamera d'émerveillement. Oh, qu'est-ce que c'est Il est bien réel. Ça doit être un tour de magie. Jamais une telle merveille n'avait été vue à la cour. Les invités applaudissaient avec une grande excitation les compétences exceptionnelles du cuisinier. Et le roi lui-même était celui qui applaudissait le plus fort. Fantastique Quelle merveille Voilà pour toi Le roi récompensa le cuisinier intelligent d'un sac rempli d'or. Tom Pousse fut encore plus chanceux. Ah, Tom Tu as fait de moi un héros Le cuisinier avait fait de lui un garçon d'honneur. Ainsi, un garçon d'honneur il resta, profitant de tous les avantages qu'offrait cette position. Voilà pour toi, Tom. À partir de maintenant, c'est ta monture. Et c'est l'épée qui assurera ta protection. C'est génial Merci, chef Et voici de la nourriture royale. La même que celle que mange le roi. Mmh! Wow Oh, c'est délicieux Tom recevait plein de belles choses et en échange, il marchait sur les tables des banquets. Ce qu'il adorait faire d'ailleurs. Enchanté, monsieur Bravo, Tom Joli costume Tom tourbillonna joyeusement et siffla une dame en la regardant. Madame, votre beauté est divine La femme gloussa un peu. non <rire> oh, que tu es drôle Tom, tu es le meilleur « Oh, comme je hais ce petit homme Il vient de me voler, mon roi !» Il faisait son chemin parmi les assiettes et les verres, amusant les invités avec sa trompette. Ce que Tom Pousse ne savait pas, c'est qu'il s'était fait un ennemi. Le chat, qui, jusqu'à l'arrivée de Tom, avait été l'animal de compagnie du roi, mais n'était plus la star maintenant. « Je ne t'épargnerai pas, Tom !» En faisant ainsi le vœu de prendre sa revanche sur le nouveau venu, il alla prendre Tom en embuscade dans le jardin. « Cours, Tom, pour sauver ta propre vie Enfuis-toi de ce palais mmh, !»« Hum, je crois pas, non euh... ?» Quand Tom vit le chat, il ne se mit pas à courir comme l'avait supposé la ville créature. Il tira son épingle et appela à monture la souris en criant. « Chargez Chargez !» Mes pauvres petite fesses Piqué par l'épée minuscule, le chat s'enfuit. Puisque la force brute ne semblait pas être le meilleur moyen de se venger, le chat décida d'utiliser la ruse. Tom a peut-être une épée, mais moi j'ai un bon cerveau. Je vais en finir avec lui grâce à mon intelligence. Faisant semblant de rentrer dans le roi, alors que celui-ci descendait des escaliers, le chat miaula doucement. « Oh, petit chaton, fais attention à toi !»« Non, monseigneur, vous, faites attention Soyez sur vos gardes, car quelqu'un essaie de comploter contre vous !»« Que veux-tu dire Faire attention à qui Quel complot !» Alors le chat lui raconta un vilain mensonge. « Tom Poo prévoit d'empoisonner votre nourriture avec de la ciguë Je l'ai vu en cueillir les feuilles dans le jardin l'autre jour !»« Quoi ?» « Oui, votre majesté. Je l'ai entendu prononcer ces mots-là. Je sais que le roi a déjà dû garder le lit avec un mal au ventre très douloureux après avoir mangé trop de cerises. »« Oh, comme c'est méchant de la part de Tom. Je l'aimais vraiment beaucoup. »« Lui ne semble pas beaucoup vous aimer en retour, on dirait, votre majesté. » Le roi craignait de se faire empoisonner. Alors, il envoya ses gardes pour arrêter Tom Pousse. « Faites-le appeler immédiatement !»« Ah Il m'a eu avec son épée et maintenant il va devoir faire face à l'épée du roi !»« Votre Majesté, vous m'avez fait appeler ?»« Oh Votre Majesté, regardez !» Le chat lui fournit une preuve de ce qu'il avait raconté, en tirant de dessous la souris une feuille de ciguë qu'il avait lui-même cachée. « Ce n'est pas moi !» Tu veux donc dire que tu ne prévoyais pas de mettre de la ciguë dans la nourriture du roi pour le rendre malade oh! Tom Poo s'était si choqué qu'il en perdit ses mots pour pouvoir se défendre et démentir ce que le chat avait dit. Arrêtez-le sur le champ Le roi, sans vouloir en entendre plus, l'avait fait jeter en prison. Et vu qu'il était vraiment minuscule, on l'enferma dans le cadran d'une pendule. Oh, quel calvaire Les heures passèrent, puis les jours. Le seul passe-temps de Tom était de se balancer d'avant en arrière, accroché à la pendule. Un soir, il finit par attirer l'attention d'un gros papillon de nuit, qui voltigeait en faisant le tour de la pièce. « Oh, cher papillon, aide-moi à sortir de là !» Tom pousse crié en tapant sur la vitre. « Oh, oh, qui es-tu »« Je suis Tom, je t'en prie, aide-moi à sortir !» Oh! C'est nul d'être coincé comme ça! Le papillon savait de quoi il parlait. Il venait lui-même d'être libéré après avoir été enfermé dans une grande boîte où il faisait la sieste. Alors, il eut pitié de Tom et le libéra aussi. Et voilà! Merci! Alors, où vas-tu aller maintenant? Je ne sais pas. Je n'ai nulle part où aller. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener au royaume des papillons où tout le monde est aussi minuscule que toi. Là-bas, on prendra soin de toi. Vraiment Oh, merci beaucoup Et c'est ce qu'il se passa en effet. Encore aujourd'hui, si tu visites le royaume des papillons, tu peux demander à voir le monument des papillons que Tom Pousse a fait construire après cette incroyable aventure.